Ma foi dans le paradis et l'enfer. Au paradis, chaque bonheur est mon corps et mon âme, et dans le feu, chaque tourment physique et psychologique, tous deux permanents et ininterrompus.